Acte 1, scène 1, 12 dans les rangs Rangé, schwarzi et tarzan Je suis lanti de ce siècle savant Mes artistes sont trop dans la norme Mon scénario un peu trop monocorde N'avrez de vous servir un tel navet Mais ma production doit se faire des intérêts Je veux du Charlie Chaplin, des sourires et des mimes Bien plus grand qu'astaline Sans crime et sans victime Sans crime et sans victime Scène de bouche tes cheveux, grâce à l'Oréal, tu passes sur canal. Moi ça fait dix ans que j'ai ton putain de shampoing, ils sont toujours aussi raides, mes cheveux. Parce que je le vaux bien, je fais ce que je veux Avec mes cheveux, je veux du Charlie Chaplin, des sourires et des mimes, bien plus grand qu'un Staline, sans crime et sans victime, sans crime et sans victime. De trois scènes, trois gros plans dégueu Des scènes pour toi, des queues pour eux Mais c'est que pour eux, c'est jolis cœurs Moi j'en voudrais tant que les autres cœurs. Ces jolis Et sur les trottoirs je les cherche encore C'est jolis cœurs, je veux du Charlie Chaplin Des sourires et des mines bien plus grands qu'un Sans crime et sans victime, sans crime et sans victime 4 scènes 4, je prends mes clics et mes claques Si je reste je cale toutes ces images en vrac Et les décalques ensuite sur ma vie de fuite A chaque fois que je pense ma production me quitte Coûte que coûte Gagner sa croûte Quitte à baisser son froc devant les spots